Let's play, let's play, let's play, let's play, let's play like we were brothers, let's play like brothers do. let's play like we were brothers, let's play like brothers too. Talking all that jazz. You lay your heart Son. Je claque des temps et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de clean, accès de bouteille vide. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque fait le verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Pour les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait, fait, fait, ski du plein, plein, plein. Précipice et tout le Précipice, on s'en fout. Chacun fait, fait, plein, ski du plein, plein, plein. Toutes les étoiles du vide. Qu'elles ont à me dire, les étoiles 6h du mat', faut que je trouve à boire. Je veux un feu rouge, police patrouille Je serre les fesses, y a rien qui presse 4, 5, francs maro, crie le petit chose dans le matin rouge Car mon nom dit sous ses comptines Est -ce a là, est a là Tout près d'une poste, y a un petit bar Je pousse la porte et je viens m'asseoir 3 quatre, patibulaire Tape le carton dans les water Toute seule au bar, dans un coin noir Une blonde platine, sur sa fine, Elle dit champagne, je l'accompagne Elle dit 50, je dis ça me tend Et vous êtes rentré comment Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours le ma mère à la radio. Chaka, fef, fef, fef, ski, bleu, bleu, bleu. Que de pression dans les bars. Personne ne te trouve savoir. Légende C'était calcomanie. 7h du mat, hmm, l'hôtel. Je paie j'abrège, je fouille mes poches. Hmm. Je sais c'est moche, son sourire rouge, son corps qui bouge, elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banillons qui filent sur le dandon, ses ongles m'accrochent, tu viens chéri, le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés, sur sa peau, lisse mes doigts glacés, elle prend la pose, pense à autre chose, ses yeux miroirs envoient mon gars. Des anges pressés dans ce bleu cassé, me disent c'est l'heure, t'ordis quelle heure Time flies Doesn't seem a minute Since the derilion spa Had the chest bars in it